« Mademoiselle, la meilleure manière d'empêcher le monde de jaser est de vous faire rendre la liberté ?» lui répondit respectueusement le vieux notaire, frappé de la beauté que la retraite, la mélancolie et l'amour avaient imprimée à génie. « Eh bien, ma fille, laisse à M. Cruchot le soin d'arranger cette affaire, puisqu'il répond du succès. « Il connaît ton père et sait comment il faut le prendre. « Si tu veux me voir heureuse, Pendant le peu de temps qui me reste à vivre, il faut à tout prix que ton père et toi vous soyez réconciliés. » Le lendemain, suivant une habitude prise par Grandet depuis la réclusion d'Eugénie, il vint faire un certain nombre de tours dans son petit jardin. Il avait pris pour cette promenade le moment où Eugénie se peignait. Quand le bonhomme arrivait au gros noyer, il se cachait derrière le tronc de l'arbre, restait pendant quelques instants, à contempler les longs cheveux de sa fille, et flottait sans doute entre les pensées que lui suggérait la ténacité de son caractère et le désir d'embrasser son enfant. Souvent, il demeurait assis sur le petit banc de bois pourri où Charles et Eugénie s'étaient jurés un éternel amour, pendant qu'elle regardait aussi son père à la dérobée ou dans son miroir. S'il se levait et recommençait sa promenade, Elle s'asseyait complaisamment à la fenêtre et se mettait à examiner le pan de mur où pendaient les plus jolies fleurs, d'où sortaient d'entre les crevasses des cheveux de Vénus, des liserons, et une plante grasse jaune ou blanche, un sédum très abondant dans les vignes à saumur et à tours. Maître Cruchot vint de bonne heure et trouva le vieux vigneron assis par un beau jour de juin sur le petit banc, le dos appuyé au mur mitoyen, occupé à voir sa fille. « Qu'y a-t-il pour votre service, maître Cruchot » dit-il en apercevant le notaire. « Je viens vous parler d'affaires. »« Ah ah Avez-vous un peu d'or à me donner contre des écus ?»« Non, non, il ne s'agit pas d'argent, mais de votre fille Eugénie. Tout le monde parle d'elle et de vous. »« De quoi se mêle-t-on Charbonnier est maître chez lui. »« D'accord. Le charbonnier est maître de se tuer aussi, ou ce qui est pire, de jeter son argent par les fenêtres. « Comment cela ?»« Eh, mais votre femme est très malade, mon ami. Vous devriez même consulter M. Bergerin. Elle est en danger de mort. Si elle venait à mourir sans avoir été soignée comme il faut, vous ne seriez pas tranquille, je le crois. Ta »« Ta-ta-ta-ta Vous savez ce qu'a ma femme Ces médecins, une fois qu'ils ont mis le pied chez vous, ils viennent de cinq à six fois par jour. » « Enfin, Grandet, vous ferez comme vous l'entendrez. Nous sommes de vieux amis. Il n'y a pas dans tout Saumur mur un homme qui prenne plus que moi d'intérêt à ce qui vous concerne. »« J'ai donc dû vous dire cela. Maintenant, arrive qui plante. Vous êtes majeur, vous savez vous conduire. Allez. Ceci n'est d'ailleurs pas la fée à qui m'amène. Il s'agit de quelque chose de plus grave pour vous, peut-être. Après tout, vous n'avez pas envie de tuer votre femme. Elle vous est trop utile. » Songez donc à la situation où vous seriez vis-à-vis -vis de votre fille, si Madame Grandet mourait. Vous devriez des comptes à Eugénie, puisque vous êtes commun en bien avec votre femme. Votre fille sera en droit de réclamer le partage de votre fortune, de faire vendre froid fond Enfin, elle succède à sa mère, de qui vous ne pouvez pas hériter. Ces paroles furent un coup de foudre pour le bonhomme qui n'était pas aussi fort en législation qu'il pouvait l'être en commerce. Il n'avait jamais pensé à une licitation. Ainsi, je vous engage à la traiter avec douceur, dit Cruchot en terminant. Eh, savez-vous ce qu'elle a fait, Cruchot Quoi dit le notaire curieux de recevoir une confidence du père Grandet et de connaître la cause de la querelle. Elle a donné son or. « Eh bien, était-il à elle ?» demanda le notaire. <rire> « Ah ils me disent tout cela !» dit le bonhomme en laissant tomber ses bras par un mouvement tragique. « Allez-vous, pour une misère, reprit Cruchot, mettre des entraves aux concessions que vous lui demanderez de vous faire à la mort de sa mère ?»« hmm, Vous appelez six mille francs d'or une misère ?»« Eh, hey, mon vieil ami, savez-vous ce que coûteront l'inventaire et le partage de la succession de votre femme ?» si Eugénie l'exige. Quoi Deux ou trois, quatre cent mille francs peut-être Ne faudra-t-il pas liciter et vendre pour connaître la véritable valeur Au lieu qu'en vous entendant « Par la serpette de mon père !» s'écria le vigneron qui s'assit en pâlissant. Nous verrons ça, Cruchot !» Après un moment de silence ou d'agonie, Le bonhomme regarda le notaire en lui disant « La vie est bien dure, il s'y trouve bien des douleurs.